Mais qu'en stage 15, quand il a atteint l'âge de 40 ans, Gabriel est venu vers lui alors qu'il était dans la grotte.